De fait, en français. La grue et le crabe Il était une fois, une grue qui vivait près d'un étang. Elle avait l'habitude d'attraper des poissons dans le même étang. Tous les poissons la détestaient. Mais elle, elle aimait tous les poissons parce que... Les poissons, c'est trop bon! Miam! La grue se faisait toujours de repas complets. Elle profitait à chaque repas des produits de sa pêche. Oh, Qu'est-ce qui m'arrive La grue devenait plus faible en vieillissant. Elle n'était plus elle-même. Elle volait plus lentement qu'avant. Oh Je suis déjà fatigué Et alors qu'elle plongeait pour attraper des poissons, la plupart du temps, les poissons lui échappaient parce que ses mouvements étaient devenus trop mous. Oh! J'ai tellement mal aux articulations! Ne va pas par là-bas! La grue va te manger! Oh! mais t'inquiète pas pour ça! Elle n'a pas réussi à m'attraper depuis deux semaines! Je l'ai narguée un peu! Et regarde! Elle ne peut pas bien bouger! Et avant qu'elle m'attrape, je suis déjà bien loin d'elle! Regarde, te montre! Ah! Oh, à manger! Ah, je t'ai eu Mais elle tomba à plat sur l'eau, tandis que le poisson s'échappait avec ses amis. Tu as vu ça Maintenant, on n'a plus rien à craindre de la grue À force, elle devint si faible qu'elle ne pouvait plus se procurer à manger. La situation était telle que même quand les poissons nageaient autour d'elle, elle ne pouvait pas les attraper. Oh, maudit soit mon vieillage Comment suis-je censée me nourrir Ça fait deux jours que j'ai faim maintenant. Un jour, elle se trouva vraiment affamée. Elle n'avait rien mangé depuis plusieurs jours. Pour satisfaire sa faim sans avoir à faire trop d'efforts, elle réfléchit à un plan. Oh, je sais ce que je vais faire. Pour mettre en route son plan, elle se rendit sur les bords de l'étang avec un visage mélancolique ne montrant aucune intention d'attraper un poisson. Les poissons, les grenouilles et les crabes se demandaient bien pourquoi elle n'essayaient pas d'attraper à manger. Oh, elle a l'air si triste! Peut-être qu'elle a faim. Elle va mourir? Un gros crabe, voyant sa mine triste, marcha vers elle. Salut, vieille gru Que se passe-t-il? Tu as l'air si triste. Hlas il y a de mauvaises nouvelles à propos de cet étang. De mauvaises nouvelles Et quoi donc Non, je n'ai pas le cœur à te le dire. Oh, allez Si ça concerne notre étang, on a besoin de savoir. Nous aussi, on vit ici. Ok, si tu insistes. J'ai bien peur que bientôt, il n'y ait plus de poissons dans cet étang, alors qu'ils sont pourtant ma source principale de nourriture. Hein Plus de poissons Comment Pourquoi J'ai entendu dire que des gens allaient y déverser de la boue et faire pousser des cultures. Oh mon Dieu Ce n'est vraiment pas de chance. Je vais le dire aux autres. Oh, ce serait horrible Ce serait... Qu'est-ce qu'on va faire Ce serait terrible oh. affaire Toutes les créatures de l'étang s'affolèrent en entendant parler la grue. Oh là là Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Vous, vous pouvez toujours vivre sur la terre ferme, mais nous les poissons, on peut pas Oh, la panique s'est bien répandue Alors que la situation tournait en sa faveur, la grue dit alors... Ne paniquez pas, il y a une solution. Ah oui? Oui! Je connais un étang un peu plus loin, où toutes les espèces seront en sécurité. Si les créatures concernées sont intéressées, je peux porter chaque jour de petits groupes jusqu'à l'autre étang, où elles seront en sécurité. Oh oui! Aide-nous, s'il te plaît! Aide nous Aide-nous, s'il te plaît! Nous avons besoin de ton aide! Tout le monde avait vraiment envie de bénéficier de l'aide de la grue. Mais je pose quelques conditions. Quoi donc Quoi Quoi donc Quoi J'exige de pouvoir me reposer entre les différents voyages à cause de mon grand âge. Et je ne pourrai porter que quelques poissons à la fois. Oh, nous sommes d'accord. Oui, pas de problème. Je suis d'accord. On est d'accord. Les créatures se tord à partir avec la grue en respectant ces conditions. Au premier voyage, la grue prit dans son bec quelques poissons. Mais au lieu de les amener vers un autre étang, elle se posa sur une colline voisine et les mangea. Ah, ça y est Je peux enfin manger à ma faim Elle se reposa un moment et quand elle recommença à avoir un peu faim, elle fit un deuxième voyage. De cette façon, la grue était arrivée à se nourrir en continu sans avoir à faire le moindre effort. En quelques jours seulement, elle avait retrouvé sa pleine santé et était redevenue dodue. Le gros crabe aussi voulait être sauvé à son tour. « S'il te plaît, emmène-moi aussi à l'autre étang. »« Hum, je vais pouvoir essayer différentes nourritures. »« Ok, je te prends au prochain voyage. » Pendant le voyage suivant, tandis qu'il volait depuis un moment... « Mais dis-moi, l'étang est encore loin ?» La grue trouvait que ce crabe était une créature assez innocente et qu'il ne devinerait jamais qu'elles étaient enfin ses plans diaboliques. petit imbécile, tu pensais que j'étais ta servante Il n'y a pas d'autre étang par ici. J'ai monté cette histoire de toute pièce pour pouvoir tous vous manger. Maintenant, à ton tour, tu vas perdre la vie. Le crabe réalisa le piège tendu par la grue. Ah, je ne vais pas mourir comme ça, espèce de grue maléfique Et sans perdre ses moyens, il serra ses pinces de toutes ses forces autour du cou de la grue. Oh, ça fait mal! Et maintenant, ça va faire encore plus mal! Ah le crabe arracha la tête de la grue. Ainsi, la grue perdit la vie. Tant bien que mal, le crabe se traîna jusqu'à l'étang d'où il venait et raconta l'incident à toutes les créatures qui y étaient encore. Tout le monde remercia le crabe pour son action. Oh, crabe, tu intelligent Non, la grue a perdu la vie à cause de sa gourmandise, et non pas grâce à mon intelligence. Morale de l'histoire Souviens-toi bien que l'excès de gourmandise peut te causer du tort.